Bonsoir, chers amis auditeurs de la UDO. Je suis Daniel Fouché et je suis très heureux d'être encore avec vous sur la 820 AM, la radio culturelle du nord de Sinaloa. La meilleure station qui vous apporte la culture, la joie et aussi toutes les informations qui vous permettent d'être à l'heure a c t u e l e Avec l'actualité. Le train de la musique, votre programme de prédilection diffusé sur cette fréquence chaque dimanche soir, avait perdu un peu son fil à cause du tragique accident arrivé en Haïti le 12 janvier dernier. Mais étant donné que les choses reprennent peu à peu, ici aussi, le train a repris sa route dominicale avec plus d'entrain. Et c'est pour cela que je demande encore une fois à T-Korn, i e notre petite chanteuse allemande qui a grandi en Haïti, de nous charmer avec son interprétation de Haïti Chéri. e Écoutons-la. Haïti Chéri. C'est tout blanc h e m i n C'est bonjour, q u o n p e r d ma commère. Et s tout e petit e là, yo. Ça n e s pas vrai comme ça. m a n y e a n d r é ti b r e n p o u nous boire, ti gog. p o u nous faire des petits o s Fin bail la main. C'est entrer dans grand palais. San Punufe, Punupo, Ponliere, Epandiacivan, Lavanou, b e n e d i c t i Haïti, chéri, plus b e a y s passé ou nan. Sentibrement, Tousa, Ode, Poum sentibrement, Tousa, Ode, Une chanson vraiment de cœur qui nous fait rêver d'une Haïti qui fut belle, enfin. L'espoir fait vivre, comme dit le vieil adage. Et le train va faire un tour maintenant au Canada en continuant sa route. Pour inviter à notre c h è r e ami e Ginette Renault e nous chanter ce soir une de ses interprétations qui s'intitule Impossible étoile. レベ un impossible rêve、p o r t é r l e chagrin des départs、brûlée d'une possible fièvre、parti r où personne ne part. Jusqu'à la déchirure Aimé Même trop Même mal Tenté Sans force et Sans armure D'atteindre L'inaccessible étoile ペンメンポッドのタンオマディスペラ Trop, I'm a vile, for atteindre, I s'en écartelé. e Enfant de tout pays sera notre prochaine chanson. Et qui sera l'interprète Un chanteur bien connu de nous tous ici à Mochis, fidèle auditeur du programme du Train de la Musique. Nous voulons parler de M. Enrico Mathias. Ce n'est pas difficile de le reconnaître car sa voix est unique. Jugez par vous-même en l'écoutant. Enfant de tout pays. ニーニョ Todos Países <音楽> C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfant de tout s au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est a i m e r sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse le paradis. Le j Où u r o l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie c ouvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains. Meurtri s s e m a i s l'amour et puis donner la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Le train de la musique, chers amis, je vous le rappelle, est un programme culturel. Je le fais pour faciliter l'écoute de la langue française ici à Mochis, où on ne parle seulement qu'espagnol. Et à tous ceux qui parlent cette langue et tous ceux qui sont en classe pour l'apprendre, je le passe chaque dimanche soir de 8h à 9h du soir. Et pour continuer notre randonnée au bord du train, nous faisons signe à notre invité de ce soir. Je devrais dire un de nos invités, car ils sont nombreux avec nous. Monsieur Claude Barzotti. Et que va-t-il nous chanter? Voyons. Ce sera Prends bien soin d'elle. e e finit par se lasser de cette vie, de ce métier, des éternels allers-retours entre le travail et l'amour. Puisqu'elle se tourne vers toi, essaie de l'aimer mieux que moi. Je n'ai pas su la comprendre, je n'ai jamais su être tendre. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. me reste mes rêves de gloire mais j'ai plus envie de chanter protège-la elle est fragile prend s garde à ne pas la faire pleurer el l e m e qui t'ainsi t e soit-il essaie au moins de bien l'aimer prends bien soin d'elle prends bien soin d'elle パンビアン・ソン・ダイ、ソー・ウィフ i デル。パンビアン・ソン・ダイ、パンビア o ソン・ダイ、ソー・ e イ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ e イ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソ i ダイ、i ー・ダイ、ソ i ダ e ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、l ー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ソー・ダイ、ソー・ソー・ダイ、ソー・ソー・ダイ、ソー・ソー・ダイ、ソー・ソー・ダイ、ソー・ソー・ フェイトショー、エルソン・ウーム、オプミェフリマンド・リフェル。エル r ン、ラブリゼ、ラブ a ュム、プロテジョラディヴォン、コンテン e パン、ビン、ガーデン、e ー、ラペル、アネ、ジャメ、ラディスウォー、エルメパー、デセル、キレス、ンサクロショウ、アロン、モシュワー。 プロテージを楽しむのは、私の思い出し私い出は、私の思私は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い私の思は、私の思い出私は、私のの思い出は、い出は、私の思い出は、私のい出は、は、私の思い私の思は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私のは、私の思い出は、私の思い出は、私のい出は、私の思い出は、私の思いい出は、 パンビアソンデー、ソーリュフィ ちょっと待ってください。 Pierre Ferrand sera notre prochain invité sur la scène et nous fera le plaisir de nous interpréter une de ses plus belles mélodies qui s'appelle Je reviens chez vous. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. Traverse sa q u a la, la Garonne. Le ciel est plein, b l e u à Paris. Ma nuit d'hiver est à l'envers. n e t e n retourne pas dehors. Le monde est en chamaille. On gèle au sud, on suit au nord. フレッド・フレッド・フレッド・フレ メミー、ジェル a i アダンベルルー、ルーテン、ラヴィブル、セルフェイ、ジェルヴァ e ジェルヴァー、ジェルヴァー、ジェルヴ v e ジェルヴァー、ジェルヴァー、ジ e ルヴァー、ジェ s ヴァー、ジェルヴァー、ジェルヴァー、ジェルヴァー、ジェルヴァー、ジ e ル a ァー、ジェルヴァー、ジェルヴァー、ジェルヴァー、e ェルヴ e ー、i ェルヴァー、e ェルヴァー、 パリ、い s Paris, en fait ét é, age, l フェ h パーント é ー。 Je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, ils l'ont fait partout.、Je、fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est a u d e C'est au tour maintenant de Monsieur Alain Barrière qui nous fera l'honneur de nous chanter Tu t'en vas. comme ィーバーレディフォーアジェパルディーディーディーディー du ーディーディーディーディーディーデ e ーディーディーディーディー e ィーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディ i ディーディーディー I'm not g a i n g to be able to do it for you. All right, let's go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Puisque l'amour commande, comment y résister Bien sûr, il faut le suivre. Qu'en pensez-vous Puisque l'amour commande, c'est ce que nous dit M. Enrico Mathias dans sa prochaine interprétation. Écoutons-le. Puisque l'amour commande, laissons-le commander. Les amants qui attendent sont pressés de s'aimer, puisque l'amour commande, laissons-le protéger, ceux qui n'ont que leur cœur à offrir au bonheur qu'ils ont enfin trouvé. Quand deux enfants s'embrassent devant les gens qui passent, Les montres du doigt. Pourquoi tant de méfiance devant l'adolescence, alors que la jeunesse a toutes les richesses que le monde lui doit, puisque l'amour commence.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 Se retrouve n t ensuite, ça étonne les gens. Pourquoi tant de méfiance lorsque tout recommence alors que l'indulgence c'est pour l'espérance que tout soit comme avant? Puisque la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 L'amour commande, faisons ce qu'il demande. Laissons-le commander. Nous allons nous arrêter juste pour une minute. Comme vous le savez, nous devons prendre notre pause de quelques secondes pour identifier la station. Et ne partez pas, restez avec nous. Nous serons de retour juste dans quelques instants.